Nous présentons ce soir une édition du Undead Incorporated Show, réanimation des plus importantes et marquantes. Oui, effectivement, cette émission sera certainement marquée d'un cercle rouge puisque ce soir, pour la première fois, Sinistros ne dira que des choses intelligentes et intelligibles o u il se taira. Donc, Sinistros ne parlera pas ce soir. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin parce que j'en ai décidé ainsi. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Casphère is our fucking business. We are undead incorporated because we said so. Go.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 Pensez n o u s v o i r on a pour tous les goûts ici dedans. Y'a du francophone pis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. h e je te liais, c'est pas que je suis e n train de virer fou. Encore plus fou, là. Les palmarès, c'est fou. Un condensé. De la meilleure musique, que c'est fou. Ah, à vous offrir. Les jeudis, de 14h à 17h. Vendredi, 17h. Ou lundi, à 13h. Puis, retrouvez-nous les notes de l'émission, puis les balado-diffusion s C'est-tu ça, a a b l o d sur a s s e m b l a g e r e q u i s c o m C'est pas sur Internet, cette affaire-là encore, les niaiseries, hein. Tout en train de me voler ma clientèle, cette affaire-là. En tout cas, je suis crazy, crazy, crazy! Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. Sous-titrage アライン・レフェブ、redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé。a c d à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à r o c l a s s i c Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je ne souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de réanimation. On se dit s'avril, de nom de Disgrâce 2012, I am Fog i n g Pang, i Dr. Pendragon! Et le sale gobelin pestilentiel est sinistre! Pourri, pourri! Oui, tu es pourri, pourri jusqu'à la moelle! Eh oui, ça n'en prend pour tous les goûts! Oui, mais ça te va bien.、Ah, ça te va sais, très、oui. bien. Moi, Pourri la... jusqu'à la moelle, je trouve que ça te donne une allure qui e s a t Rotten to the core. Oui, c'est très、ah. particulier. On ne retrouve pas ça nulle part ailleurs. Par contre, on sent a r r i v é de loin un et, peu. Eh bien, là. <rire> c'est p r ça que dans un centre d'achat, on a une foule comme au m é t r o p o l i s、euh, Et ça fait de la place. e s e Effectivement. Comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Euh, ben, je vais dire ce qu'on a entendu, p u i n pis on pourra,、euh, se, on pourra dialoguer.、Euh... Voilà, effectivement. Donc, juste avant la pause publicitaire, nous avons entendu la formation Defun, une formation Dark Angel et la pièce d'ouverture du très bon album Darkness Descends, qui est paru en 1986, 86,、euh, album du même nom, évidemment. qui e t apparu originalement sur Combat Record. Juste auparavant, nous avions un doublé de Slayer, mais deux pièces qui ne peuvent vraiment pas aller l'une sans l'autre. Non, c'est comme une pièce, dans le fond. e、euh... x a c t e m、mm. e、euh, n t p o s t m o r t e n et Raining Blood, qu'on retrouve sur l'album du, bah, non, j'allais dire du même nom, c'est pas vrai, parce que c'est Rain in Blood, le titre de l'album, mais non Raining Blood, qui est apparu en 1986 sur American Recording, un classique, n'est-ce pas? Un très grand classique. Nous avons a c r i f i c e formation canadienne, une pièce tirée du de dernier album t h e One I Condemned, soit la pièce de Great Wall, qui était le premier single, en fait, ben, single, on peut dire, la première pièce vraiment、euh, médiatisée, entre autres à l'époque sur、euh, MySpace, de cet album qui est paré en 2009 sur Marquee Records, un très bon album ici encore. n e u s avons Creator, la pièce Phobia, que l'on retrouve sur l'album h a l d c a s t de 1997, qui est paru sur l'étiquette AF AD r e c o r d n Ça s o n n a t bizarre, ça me semble. Ben, c'est pas le meilleur album, mais il y a quelques pièces intéressantes. J'ai l'impression que Creator <rire> ont toujours été, ben, non, pas toujours ces p i è c e ça sonnait pas plein, ça sonnait comme... pas plein. Ça sonnait pas plein. Les albums de Creator sonnent pas vraiment plein, h o i À part si tu prends les deux premiers qui sont tellement、euh, over-saturés de,、mm. de, de, de, de, de, vitesse pis de, a pas Tout le temps en tête là, que ça sonne très plein, mais les albums subséquents de Creators ne sont n n e pas pleins, généralement. C'est un,、euh... un trash qui sonne pas américain. C'est un trash qui sonne vraiment, évidemment, européen. Là, ah o u i Mais、euh, qui plus est,、euh, c'est des Suisses allemands. Des, allemands. des Allemands. C'est des Allemands, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais ce n'est pas mauvais, mais cet album-là n'est pas, est pas le, le meilleur, mais c'est loin d'être le pire aussi. Et nous avions ouvert avec Anne Trax, et la pièce Earth on Hell, que l'on retrouve sur la dernière parution de 2011, soit Worship Music, qui, e s t paru sur l'étiquette Mega Force. Ceci étant dit, un peu plus tard dans l'émission, moi, je vais vous entretenir d'un film que j'aurais visionné le week-end dernier. Mais Sinistros et moi, on vous entretiendra aussi sur ce qui aura été l'appréciation de notre spectacle au Metropolis、euh, vendredi dernier, soit、euh, Ghost, Masterland et o p e r h Et,、euh, ce soir, eh bien, comme à l'habitude, il、euh, y aura des présentations d'albums. Eh oui. Et de ton côté et du mien. Moi, j'aurai un spécial,、euh, relativement long de 32 minutes. Qui sera plus, justement, dans un esprit un peu plus par moment s doom, e progressive et ainsi de suite. Donc, ceci étant dit,、euh, peut-être une chose intéressante pour les amateurs.、Euh, le 27 avril, c'est le nouveau Sun Vitus qui va paraître. euh, le 5 juin, nouveau Creator, justement, c'est à propos,、euh, l'album étant Phantomatic Christ. Et le 5 juin également, nouveau, al nouvel album de Fear Factory, The Ind Industrialist. J'ai pas encore absolument rien entendu de ça, mais si c'est, euh... Aussi bon que ce qu'ils ont fait auparavant. Ça devrait être bien. Ça devrait être. Effectivement. Aussi un autre album à paraître,、euh, au mois de juin, si je ne m'abuse. <coughs> en fait, le 25 mai, euh, pour les amateurs, il y a le nouveau Marduk. Ouais. Par curiosité ouais,、euh, par curiosité. ouais,、euh, par curiosité. Moins. Ça dépend. Par curiosité. L'album portera. Ben ouais, le quoi, Panzer de... Division, c'était très bon. C'était correct.、Euh... Oh, oui, oui, c'était correct. Donc,、euh, le nouvel album portera le titre de Serpent s e r m o n et、euh, ça aura signé Century Media.、Euh, ça, je suis content, très content parce que ça fait longtemps que j'attends ça. Donc,、euh, le 25 juin prochain, c'est le nouvel album de g o g i r a Premier titre francophone pour eux, L'Enfant Sauvage. Bonjour.、Oh. C'est la seule pièce qui est en français, ou、bon, en fait qui a un titre français. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Donc, ça risque d'être des choses qui pourraient être intéressantes pour certains amateurs dont vous êtes. Mais qui plus est, toi, tu nous offres quoi ce soir? Ben, quelques albums p a p i q u e s des verres. Ah, malheureusement. e t non. On a le nouvel album de Aura Noire, formation norvégienne qui donne dans un black trash assez C'est endiablé, ma foi. En diablé. En diablé. D'accord.、Oui. Un album qui a pour titre Out to Die, c'est paru en mars 2012 sur l'étiquette Indie Recordings. Donc, c'est encore tiède. Ouais, c'est encore assez tiède. Bon, on va écouter deux pièces, les deux premières pièces de l'album. Soit Trenches et Fed to the Flames. Et plus tard, j'aurai,、euh Le, l'honneur de vous présenter le nouvel album des Allemands、euh, Accept. Non,、ouais, je pense que t'as bien aimé.、Hein. Très bon album.、Euh, un classique à n'en devenir.、Euh, il va se mériter un beau 8.5 sur 10.、Euh. Donc, je présume une、euh, parution que tu retiendras dans ta p r é s e n t a t i o n de fin d'année. Ah, ben, ça, c'est sûr, sûr, sûr,、oui. sûr, sûr.、Euh, même s'il y a、euh, deux pièces qui sont pas mal moins bonnes, mais l'ensemble est, est, vraiment,、euh, Tu sais, il y a des pièces à la, à la, à la metal art, il y a des trucs aux gens r j'oserais tout ce t e m p D'accord. Fait qu'on va entendre Aura en Noir n avec la pièce s t r a n g e s Go.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 19h57, rien ne va plus. Faites vos jeux. Oui, Game of Death. Oui, <rire> oh yeah. Bien e n t e n d r e la formation norvégienne v r i d avec Wolverine Bastards、euh, qui est p a r t i sur le. p a r t i Poutoutou i Qui、oui. est sorti <rire> sur l'album、euh, Five, euh, paru en 2011 sur Indie Recordings. <rire> c'est quoi ce Poutou t u i Poutou t u i Ça, c'est quoi? C'est、euh, quand tu rembobines pour、euh, corriger? Moi, <rire> tu. rembobineuse électrique. D'accord. Euh, on a eu Watane, formation suédoise, avec la pièce Reaping Death de Lawless Darkness, qui est apparue en 2010 sur Season of m i s t Et on a eu Aura Noir e avec deux pièces tirées du dernier album Out to Die, Trenches et Fed to the Flames, paru en mars 2012 sur Indie Recordings également. Ouais, oui, c'est correct ça. Oui, c'est très bon. Mille、mm -hmm. <coughs> pardons. Mon chat est sinistro. Quand il je d i cher, je ne parle pas cher à mon cœur, mais bien cher des prix. C'est cheap, Oui, effectivement. <rire> <rire> c'est très cheap.、Ah, mais, ça p e u t être cheap. C'est intelligent comme énoncé. C'est cheap, mais c'est cher. Oui, c'est ça. ça. <rire> Nous sommes allés voir un spectacle vendredi dernier. Oh, au... en couleur, c'est le cas de l e d i r e o u i au,、euh, la salle de spectacle Metropolis à Montréal. Nous sommes allés aussi, nous sommes arrivés beaucoup plus tôt dans la journée pour aller,、euh, dépenser nos économies en disques hey, et toutes sortes de choses. Oui, oui.、Mm -hmm, que veux-tu? Mais,、euh, j'aimerais que tu me communiques tes impressions de ce spectacle-là qui mettait en scène Ghost, Mastodon et Hope e r t h Mastodon a joué beaucoup trop longtemps, à mon avis. Euh, je ne m'attendais pas à grand chose de Mastodon,、euh, mis à part qu'ils、bon, vont jouer le dernier album, puis c'est tout.、Le、dernier album que je n'ai pas aimé du tout. Meilleur live. Ils donnent un très bon show. Puis au moins, ils ont joué Blood and Thunder de Leviathan. C'était correct. Mais Ghost, qui a commencé le show,、ouais. c'est assez malade. hein? <rire> ben, je te laisse aller. là.、Ah, C'était vraiment quelque chose, même si on n'avait pas les décors, même si on joue juste cinq pièces. c'est un envoûtement total, là, c'est, on en veut encore, on en veut encore. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé,、euh, Mastodon e très long après, là, ça se pourrait peut-être <rire> aussi, p u i s p au pet, ben, c'est au pet, e u j'avais jamais vu au pet en, en spectacle, pis c'est à la hauteur de mes attentes. C'était à peu près à ce que je m'attendais,、euh, de la part de Michael Arcofield.、Euh. Qui commence son show avec une entrée carrément ratée. Ben oui.、Bon, J'ai pas de guitare, moi, là, là. Ma petite minute, là, ce sera pas long, là.、T'sais. Comme si t'as un show dans un petit bar. T'as 2000、stress. personnes en avant, mais aucun problème. S'il <coughs> y avait un stress, il ne laissait pas transpirer du tout.、Euh, comment t'as aimé le Metropolis? Ah,、oh, c'est une petite belle salle, mais le système d'éclairage est juste malade.、Mm -hmm. Puis ce qui est le fun, c'est où ce qu'on était, nous autres, en haut. C'est pas le stage de. Comme de haut, tu vois tout, tout, tout. T'as pas un, des fins finaux.、Euh, à grande tête, e u qui passe en avant-droit,、mm -hmm. tu vois tout au complet, pis c'est, s Le son est bon. Le son、ça. est excellent. Oui, tout à fait. T'as rien d'autre à ajouter? Non. u d e s t u ça, t'étais au même show que moi, toi? Non. <rire> Écoute-moi,、euh, c'était la deuxième fois que je voyais à chacun des bandes. Et puis,、euh, dans un contexte différent, du moins pour les deux principaux. Mais,、euh, J'avais vu Ghost dans un, je dirais, dans un spectacle dont ils étaient la tête d'affiche.、Oh ouais, Donc, il y avait、ça. toute la gamine qui était là. Dans une salle plus petite, évidemment, au Corona. Mais tout le, le décor était là. L'ambiance était vraiment là. C'était très différent parce qu'il y avait un effet de, de surprise absolue. Tu sais, a b s o l u Mais je dois dire que j'ai, je me, ra rallie à ton opinion. Ghost, on en redemande, on en v e n encore. Non, oui, c'est, Ironiquement. Et la poule aussi qui était là, j'ai été surpris de voir、euh, que, tu sais, Euh, juste avant, que ça commence quand il y a la petit e intro, puis ça vient comme tout noir. Le monde qui crie Ghost, Ghost, ouais. Ghost. Oui, c'est un, un groupe qui, qui a gagné très rapidement en popularité. Mais、euh, c'est drôle parce que je ne sais pas si tu te rappelles, en montant, j'avais lancé comme ça en l'air, en blague. Je disais, ils vont jouer seulement 5 pièces. p u i l n'y aura pas、mais、de décor. Il n'y aura pas de décor. Il n'y avait pas de décor, puis ils on t jouait 5 pièces. Non, ça. Mais c'est excellent. Ghost, c'est très professionnel.、Euh, c'est... On a le goût de. On aurait le goût q u e ça se poursuive toute la soirée. Oh, effectivement. C'était excellent.、Euh, c'était la deuxième fois que je voyais ma salon. Moi non plus. J'ai vraiment pas aimé le dernier album des Hunters. e、euh, t je me, encore, je me suis reforcé à le réécouter. J'accroche pas vraiment plus, ben, honnêtement. Il y, y, y a, quelques bonnes pièces. Black Tongue est très, très bonne. Oui. Ouais,、euh, ouais c'est correct. Il y a des pièces poches et ils sont vraiment poches, là. Ben, moi, ce que j'apprécie, peut-être un peu plus maintenant, c'est que le drameur chante quelques pièces,、ouais. pis effectivement, il y a une bonne voix. Il y a une bonne voix. Mais,、euh, je, Musicalement, le dernier album de s h e Hunter m'accroche pas vraiment. ne Sait-on jamais? Peut-être qu'après 25 écoutes, à un moment donné, je vais avoir un déclic quelconque. Je suis pas rendu à ces 25、mmh. écoutes-là. moi, déjà, Crack the Sky, j'avais eu beaucoup de difficultés. Non, là, pas moi. Moi, je l'avais trouvé pas mal correct, cet album-là, là. Mais, côté performance, ils sont excellents. c'est t r è s t r è s très, droit. C'est vraiment professionnel.、Euh, aucune communication、non. avec le public、non. entre aucune pièce, mis à part à la fin où ce qu'il remercie. Et je suis d'accord aussi pour dire qu'ils ont joué un petit peu trop longtemps. Un、euh, petit peu pour, beaucoup. Pour un co-headliner, il aurait pu se soustraire d'une bonne dix bon, minutes,、oh, là, oui, facilement dix facile. minutes. Mais c'était quand même un bon spectacle. Faut, faut, doit-on le dire, c e s o n t des, des, pros. o u a s mais le jeu d'éclairage,、ah, f a i t、euh, aussi. q Un、ouais, jeu d l a i e lumière、ça. hallucinant. Et quand c'est arrivé à OPEF, ben, moi, écoute, j'avais de grandes attentes c é t a i t la deuxième fois que je les voyais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas dans le même contexte. Je les voyais la première fois dans, un, dans le cadre d'un festival. Donc, ils ont pas toute la place, ils ont pas tout le temps nécessaire quand même. Ils avaient un bon, un bon ranking dans le, dans le festival. Euh, Oui, c'est plate que l'entrée ne se soit pas passée comme Hackerfield aurait voulu, et la bande aurait voulu que ce soit, parce q u a r e que s t avec la petite intro qui commençait, t tu vois, j'ai pas de g u i t e moi, là, l e problème des guitares, là, je pense que le Role c r e w s'est fait aller pas mal à un moment donné parce qu'il commençait probablement à sentir une certaine pression、ouais. que le show repose. Le départ du show, le début du show, qu'on retombait sur、ouais. ses épaules, là.、Ouais. Mais,、euh, moi, cet événement-là, je suis passé c o m p l è t e m e n t outre au bout de la première p é r i e Ben oui, ben tout、là. le monde aussi, même h a c k e r f e l d il、ouais. y a, eu, Il, il a v i Il a mis ça en dérision, dér c'est ça, exactement. J'ai trouvé le spectacle. En fait, ils ont fait l'album en entier de Heritage.、Ouais. Moi, j'adore cet album-là.、Oh, ouais, très, très. très, très bon. C'est évidemment pas、euh, l'album le plus rough qu'ils ont ben, fait. Il l'a dit aussi, à un moment donné,、oh, pendant、ouais. le spectacle il disait,、uh, You like hard rock songs? Ouais, ouais. This is an hard rock song.、Ouais. J'ai trouvé ces, ces jokes,、euh, tu sais, même. Peu comique, là, qui dit ce qu'il va. l a prochaine tour, c'est u、ouais. r e Death Metal. Il dit Welcome to the Jungle en Death Metal. Oui. Tu sais, il、Pis、commence le, le par l Le début, c e s t ça. Le début、ouais. est assez méprendre. Ou quand il dit à un moment donné, l a prochaine pièce, c'est un mélange des grands classiques comme Stairway to Event, Smoke u n d e w a t e r et、euh, il dit Dancing Queen. <rire> c'est un gars qui a beaucoup d'humour. C'est un gars qui est,、euh, qui est très.、Euh, on, vo on voit vraiment que le gars est très cultivé. Que, il y a, a une présence sur scène qui est très.、Euh, Je s e r a i t gentleman,、mm -hmm. en même temps très près de la foule. Provocateur aussi. Quand Provocateur.、Euh, quand Sima p a r l é de hockey, il disait que les meilleurs joueurs oui, oui. de hockey au monde venaient de la Suède. De la suite. Donc, toutes les meilleures joueurs Canadien sont s suédois.、Eh、oui, c'est ça. <rire> mais on voit qu'il y a une certaine.、Euh, une certaine euh, je dirais, un certain sarcasme là-dedans. Puis, tu sais, C'est bien amené.、Euh, je ne pense pas qu'il y ait personne qui pourrait se fâcher contre Mike Ackerfeld. Non, non, non, mais. Non. Le band est en entier excessivement professionnel. Il donne un bon show. Euh, moi, j'ai vraiment aimé. Oh, c'est très très bon. Et quel jeu de lumière, quel excellent son et quelle excellente place pour voir un spectacle. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié la soirée et、euh, j'aurais simplement souhaité d'avoir un petit peu plus de place pour Ghost. u、ouais. n、euh, Deux pièces de plus ça aurait été le fun,、mmh. là. Mais quand même, c'était é、euh, un bon spectacle. Vous pouvez aller lire ma chronique du spectacle au www.hurlemort.com.、Euh, et oui, c'est revenu en ligne.、Euh, oui, et s i n i s t o s a fait une bonne critique du spectacle. Je suis allé la lire. Généralement parlant, je pense que ça résume assez bien o le. C'est très objectif. C'est m e s f e、euh, e、oh、l i、oui. n g s face au spectacle.、Bien. Au moins, c'est pas comme tu vas voir、mmh. un show. Où il y a trois, quatre b a n d s puis tu en aimes un, un ou deux dans le tas, puis déteste, tu détestes les deux autres. Là, là c'était、ouais, pas sûr. C'est tu sais,、euh, sûr. sûr que Mastodon, j a i trouvais certaines parties du spectacle un peu plus, plus ennuyeuses, mais les bouts qui rentraient, ça rentrait solide. Là. Wow, oui, absolu vraiment...、ah, oui, absolument.、Euh, encore côté spectacle, je parlais avec le Rockmaster dimanche. Il est allé voir, entre autres, Fuck the Middle East ce samedi au, à l'Acrobar. Et puis, semble-t-il que、euh, M. Hull, M. n o e et.、Euh, non, j'ai. Et <coughs> Bard. Mille, pardon. s Donc, Jeff, Dr. n o e et Bard ont donné un excellent spectacle, semble-t-il. Nous vous saluons. En passant, messieurs, ceci étant dit,、euh, côté cinéma, il y a un film que je voulais voir depuis longtemps et que j'ai eu l'opportunité de voir.、Euh, Je dirais, c'est pas à peu près le seul film que j'ai écouté. Des, The,、um, The Darkest Hour, qui est un film de science-fiction d'invasion、euh, d'extraterrestres. De, de, et ça se passe à Moscow. Moscow. Ouais. Et puis,、euh, c'est un bon film. J'avais de grandes attentes. Puis je te dirais que c'était assez complet. C'est quelle année, là? 2011? Ouais. Ou... Ça vient de sortir, là, ouais,、okay. en, en location. C'est un, un bon film parce que c'est,、euh, C'est très inattendu. C'est très filmé différemment.、Euh, c'est, e、euh, c'est pas des extraterrestres, là,、euh, avec des g r e n o u i e s de b é b e s p u t o t là. C'est des, ils sont dans des espèces de boucliers d'énergie. Donc, on les voit à peu près jamais. On voit les ravages qui vont, par exemple, ce qui est pas reposant comme ravage parce que ils te rendent à l'état de cendre, là, en t o u c h a n t o u a i s Ça brasse beaucoup.、Euh, c'est. à peu près dans le style de Skyline. Je ne sais pas si tu as vu Skyline. Oui,、ouais, il me semble. Battle of Los Angeles. Oui, bien ça, j'ai moins、ouais, aimé. Oui, t as moins aimé, mais c'est un peu dans cet esprit-là, mais un、genre. petit peu plus. Ben, écoute, c'est un film qui est étranger.、Hein? fait que c'est filmé avec un peu plus de, de dramatisme, si je peux dire、okay. ainsi. Donc, moi, j'ai donné quand même un, un 8 sur 10.、Euh, c'est un film à voir, je dirais, pour les amateurs de science-fiction, c'est un film à voir. Il y a quelque chose d'autre présentement qui est en salle qui est The h u n g e r Games. Oui, ça a l'air que c'est très bon. Ma conjointe est en train de lire,、ah、bien, vient de finir le, le premier livre. livre, le premier tome de The h u n g e r Games, et semble-t-il que c'est très bon. Il Semble-t-il que c'est très bien écrit.、Euh, le film est en salle présentement. Je ne sais pas s'ils ont été assez fidèles au roman. Apparemment, oui. Moi, j'ai parlé hier avec, u、euh, n e collègue de travail, pis, u euh, elle est allée le voir à Montréal, en anglais, pis elle venait juste de、ouais. finir le livre aussi, pis elle a a pas été déçue. Non, non, non. C'est、okay. pareil, pareil, pareil comme le livre. o、okay. k Donc, euh, ah, c e s t même mieux, des fois, que le livre,、euh, que tu peux、okay. t imaginer,、là. Parce que, pour ceux qui sont pas au courant de quel serait le contexte de des Hunger, Hunger Games, c'est simple, c'est, on parle d'une espèce de, de, de, gouvernance qui est futuriste, où, une fois par année, il y a deux personnes de chacun de certains districts, soit hommes, ben, garçons et filles, ce sont des, des adolescents, qui sont choisis au tirage au hasard pour,、euh, s'affronter dans l'arène, ce qu'ils appellent être dans l'arène, mais je pense que c'est plus une forêt,、là. Et puis, euh, ben, euh, il faut qu'en reste un vivant. Celui qui demeure vivant, ben, lui va、euh, s'assurer d'avoir, je pense, ses vivres et... Nourriture et ainsi de suite là, à vie,、mmh. là, parce que tout est très, très, très, très rationné. Là, euh, donc, euh, me s e m b l e t i l que ce n'est pas vraiment évident. Là, comme,、euh, ben, en tout cas, moi, je préférais peut-être plus le lire que de le vivre. Mais... Oui, j'imagine. Donc, c'est peut-être un film qui va être à, à regarder éventuellement, sait-on jamais. Bref, ceci étant dit,、euh, je vous reviendrai avec le c o n n e x spectacle un peu plus tard. Pour l'instant, moi, je vous propose un bloc de 32 minutes. Et une seconde. Hein, pas une, c'est ça, c'est très important, C'est peut-être qu'on va arriver à deux. C'est cette、pense. petite seconde-là qui peut tout faire pencher la balance. Absolument. <rire> je vous proposerai dans ce bloc qui est beaucoup plus, je dirais, euh, forte tendance, euh, ma foi, doom,、euh, parfois gothique, parfois même progressive, les formations entre autres e eh bien, évidemment, OPEF. On, on va、ah, conclure non, le pas, bloc là-bas. a oui,、oh, oui. Oui, oui, les... oui, oui. On va conclure le. On va entendre du triptycon. Yes. En t a n t d i n formation à la team-up, on va débuter tout de suite avec、euh, une excellente pièce de taille de la r e g r e t t i v formation, taille pour négative et de Peter Steele également. La pièce Christian Woman tirée de l'album Bloody Kisses qui, selon moi, est un des meilleurs. C'est parti.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 a l l s Allô?、Euh, Pourrais-je parler à M. Leblanc? Je suis poète. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale t la connerie humaine. Dans le Dîner de Con sur Chiffou 89. Toute une le Dîner de Con est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4110, au v e n d d e s f o r c e Je s s a i e je s s a i e je s s a i e c'est constructif. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89 ans. 20h45 bientôt. Mais tant 46! Ah, ah non, j'aime pas ça au m o i n des 20h46. Patience dans. 50, mais maintenant, 50 secondes, il sera 47. Avant la pause, on a entendu un long bloc de 32 minutes qui comportait ceci. Hope r Ah,、oh、non. pas autres. Oui, l'excellente pièce des Hammond Corner que l'on retrouve sur My Harm Your Hears, qui est parue en 1998 sur l'étiquette Candlelight. Juste auparavant, nous avions Monsieur Fisher. Tom De son prénom oui, et Warrior de son titre. Oui, Thomas Gabriel Warrior Fisher <rire> and Son. And son. <rire> et la formation Triptychon et la pièce In Shrouds Decade que l'on retrouve sur le seul unique album de cette formation. Et Paris Sterea d a i m o n e s qui part en 2010 sur Century Media. Nous avions Hanathema et la pièce Restless Oblivion, pièce d'ouverture de l'album de Silent Enigma de 1995, déjà,、euh, plusieurs années, n'est-ce pas? o u i t i q u e t t e Peaceville et nous avions débuté le tout avec Typo Négative et la pièce Christian Woman qui se retrouve sur Bloody Kisses, un excellent album paru en 1993 sur Roadrunner Records. Ceci étant dit, côté spectacle dans la région immédiate trifluvienne, Vous aurez l'opportunité, voilà, c'était le terme que je cherchais, de voir ce samedi 14 avril au Rock a f é l e Stage les formations Unexpect, Obscursus Romancia, Charles Ames, Car Chaos et Battle Soul. Spectacle débutera à 19h30, ouverture des portes est à 19h, il en coûtera 15 et c'est pour tous.、Euh, samedi le 21 avril, toujours au Rock a f é l e Stage, ce sont les présentations 3-Vier m é t a l soit dit en passant. Euh, samedi 21 avril, Beneath Massacre, Death of i n t r u d Your Last Wish et v i r a l i s Spectacle est à 20h, l'ouverture des portes est à 19h, c'est pour tous, il en coûtera 10 dollars. Et le t r o i s v i è r e s Metal Fest, 12e édition, se tiendra à la bâtisse industrielle, ici même à t r o i s v i è r e s au 1760 avenue Gilles-Villeneuve, soit les v e n d r e d i le vendredi 12 octobre et le samedi 13 octobre. Donc,、euh, on n'a pas encore de, on sait pas. Ça va venir. Ah, un jour. Ben oui. Et côté spectacle dans la région montréalaise, bref, et possiblement québécoise.、Euh, le mercredi 25 avril,、euh, le national, c'est Dragon Force en compagnie de Holy Grail et h u n t r e s s C'est à 20h, c'est pour tous. Les billets sont disponibles via admission au coût de 26,9 et, et 30 et 43 plus taxes. Euh, lundi le 7 mai, Sabaton et Eclipse Prophecy de 20h au petit campus. Les billets sont via, disponibles via admission au coût de 20 et 25 taxes incluses. Il y a des、euh, billets VIP、euh, 18h30 qui sont disponibles au coût de 50 taxes incluses.、Hey, T'as-tu vu la photo de Sabaton?、Ben、il y a, y a un mouton blanc dans la gang. Ben oui, effectivement. <rire> C'est celle qui... <rire> qui est habillée en blanc. Elle aurait au milieu, tout u r s bain. Effectivement. <rire> Ah, que m e u r e u mercredi le 9 mai au Club Soda, c'est Behemoth, w a t a n The Devil's Blood et In Solitude. C'était 19h, c'est pour tous. Les billets sont disponibles via la billetterie du Club Soda au coût de 26 et 9 et 30 et 44 plus t a x e、euh, le, le, le 21 mai, un lundi au Foufons -Fou Electriques, c'est Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Blackguard, The Agonist, Banded by Blood. Dis-moi pas ton commentaire, je l'ai l a i s s Oh, t'es habitué. Mais c'est quoi? Ah, tu ne le sais plus.、Euh. Non, non, Il ne le s a i s plus. Il <rire> faut que tu te dises, qu'est-ce que b a n d e d by Blood vient faire là-dedans? <rire> oui, c'est ça. Qu'est-ce、bon. que b a n d e d by Blood vient faire là-dedans? <rire> Donc, c'était 19h. <rire> au fonds électrique, les billets sont disponibles via admission au coût de 20 et 25 taxes incluses.、Euh, 22 mai, un mardi, au petit campus, c'est Aborted, h a n d a s t et groupe invité. Il en coûtera 15 et 20 taxes incluses via admission, Rhapsody et. Ouais, Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire. Ça sent le méchant, ça. Ben, c'est parce qu'avant ça, ça s'appelait Rhapsody, mais ils se sont fait comme traînant en cours par une espèce de, de, de chanteuse、euh, soul rap、euh, américaine qui a pour nom Rhapsody, puis il y avait une plus grosse compagnie de disques qu'on aurait d'autres, e fait qu'il a fallu qu'ils changent de nom. Ah oui? Ah、oh、oui. Ah bon, d'accord. Rhapsody of Fire, compagnie de Voyager, mercredi le 30 mai à 20h au Club Soda. Les billets sont disponibles via les billetteries du Club Soda, coûte 34,79 et, et 39,14 plus taxes. C'est pour tout ça. Into Eternity, Single b a l l e t h e o r y Rishka et Car Chaos au Petit Campus le 16 août. Voilà. Il me semble de rebondir de bail-dog qui monte sur le stage. Qu'est-ce <rire> qu'on fait là-dedans? Là? Ben, <rire> ils, ils peuvent probablement se le demander, <rire> mais. <rire> Qu'est-ce qu'on fait là? C'est de l'exposure. Ah, c'est sûr. Vu de moins. <coughs> Ah, ben quoi qu'ils peuvent se farcir les, les chatonnes de Kitty, r e m b a r q u e là. Ben,、ouais, je suis pas sûr, moi. <rire> ouais, vite de même. Non, c'est pas juste ça. D'après moi, ils、euh, ont d'autres choses à faire que ça. Penses tu penses-tu? Ben, je parle de Kitty.、Là. OK. Comme aller boire une petite c o u p e de l a i r pour un spectacle. Miaou. <rire> aller <rire> placer leur place, se coucher. o、ouais. u effectivement. Aller jouer un peu dans la litière. Aller jouer. C'est ça. Oui, puis en mettre partout. <rire> p en mettre à côté. Oui, effectivement, son spécialiste l i m i n e u x Ok, oui. Ceci étant dit, ton、Ceci、premier album de la soirée. Été... Non, deuxième.、Euh, oui, t as raison, deuxième. Oui, l、euh, formation euh, légendaire a c c e、euh, p t q u i v i e n t de sortir un、euh, deuxième album avec le chanteur Mark、euh, Tornio. Album qui a pour titre s a l i n g r a d、euh, qui est paru、euh, cette semaine. C'est un excellent album. Yo.、Mm -hmm. Une ou deux pièces qui sont so-so,、euh, comme la majorité des albums d'accept, mais c'est pas même bien grave. Ben, tu veux te dire que ce sont des ballades? Il y en a une qui est très très balladeuse, effectivement.、Okay. Mais l'ensemble des pièces, il y en a qui font penser à des titres comme Restless and Wild ou Fast as a Shark. Il、euh, y en a qui font penser plus comme Head Over Heels, qu'on retrouvait sur、euh, euh, Balls to the Wall. La pièce Stalingrad rappelle énormément Metal Heart. e n frais de structure、euh, avec un petit solo avec l'hymne national de, de la Russie. C'est un peu.、Ouais. C'est un, un, un, un album qui va être un classique,、euh, un, un, un très bon classique d'accept,、euh, comme, comme à l'époque de, de Restless and Wild, Boss of the Wall, Metal Heart. C'est ce qu'ils ont sorti de meilleur depuis Metal Heart, justement. Là, OK. Meilleur que Russian Roulette. Russian Roulette je ne me rappelle pas, cet album-là.、Ouais. Ça ne margeait pas fort.、Là. Monster Man et compagnie, ce n'était pas, pas terrible, terrible. Non, tu terrible. vois, ça, c é t a i t une époque là, où、euh, je me suis à un moment donné complètement désintéressé du heavy metal et je n'ai pas vraiment suivi ça.、Bon. Tu t'as pas manqué grand-chose、euh, parce qu'après Metal Heart, là, Accept est tombé comme. h Udo il est parti après,、euh, ouais. après Russian Roulette pis là,、euh, ça a comme battu de l'aile un peu p et ça, ça a planté.、Mm -hmm. Fait qu'on va entendre、euh, trois pièces de Stalingrad,、euh, soit Hung, Drawn and Quartered, Stalingrad et Hellfire. Puis, on aura en bonus une pièce de Udo tirée de Rêve Raptor, Ah, t'a elle tourner, la suite l'isle. dans juste、des. pour tourner le f a i r e dans la plaie. y、ouais. Mais quoi que, Mark Tornillo, il、euh, y a des intonations à la Udo pas mal là, sur l'album. Ex TT、euh, Quick, ça, je pense. Oui, Ex TT Quick. Il y a juste une ou deux places là, qui fait à l'issue son vocal à la TT Quick de l'époque. Peut-être un peu plus fatigant, là, mais je, je mais suis. Mais toi,、correct. tu y as donné, b o u c h a r Je, donne, je donnerai un 8,5 sur 10, à peu près. OK, là, tu l'as pas encore.、Euh... Non, mais là, c'est ça, mes ouais, revues,、euh, ouais. revues d'albums vont revenir、euh, ce week-end. Oui, ça、euh... fait deux semaines que tu dis ça. Oui, mais là, je voulais laisser le site rouler、euh, par lui-même, voir、mm -hmm. ce que c'était pour donner. Là. Mis il, les... voulait, il voulait laisser le site rouler par lui-même, puis se dire,、si、je laisse aller, peut-être qu'il va écrire les critiques à ma place. Oui, mais ça marche pas. <rire> non, non, ça marche mais pas. Malheureusement, ça fonctionne pas. Non. Fait que, c'est ça qui est ça. Alors, voici trois pièces de l'album Stalingrad. Voici. Accept. Here we go!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 Le secret se déroule quelque part dans différents endroits de l'université. Aurez-vous la chance d'y être Pour plus d'informations sur les soirées cachées, c'est fou. Adhérez à la page Facebook de l'événement ou s y n o n i s e z le 8900 FM. Vous êtes assez fou. Qu'avons-nous attendu? Et on vient d'entendre Udo, Udo qui était le chanteur original de Accept,、mm -hmm. vers une pièce s i n t i t u l a n Rev Raptor tirée de l'album éponyme sorti en 2011 sur AFM Records. Tu as vu ça? C'est un album que j'ai complètement oublié de mettre dans mon listing de 2011. It's too late. C'est too late. <rire> <rire> C'est cool, Aid. C'est cool, Aid. Et on a entendu le、euh, nouvel album de Accept Stalingrad、euh, qui est tout frais sorti、euh, sur Double Air Blast. On a entendu les pièces Hellfire, Stalingrad et Hung d r a n d Quarter. Tu vois, moi, comme je disais tout à l'heure, le heavy metal, c'est quelque chose que j'ai comme mis côté, là,、mm -hmm. que j'écoute pas mal moins. Mais la pièce du dos, j'ai beaucoup plus apprécié. u、oh, Il y a un petit côté un peu plus trashy là-dedans. Là, o、ouais. u n petit côté plus, plus, une... ouais, plus crunchy. Ouais, n p e t i peu plus crunchy là que accept. Je dis, ben, la pièce t a l i n g r a d c'est correct là. Oh, c'est très bon. Moi. Mais moi, ça vient plus me chercher. Ben, t'as le droit? Ben, c'est pas une question de droit. Même、oh, si je voulais... tu, tu l'exiges. Non, c'est simplement une constatation. OK. Fait que toi, c'est sûr que t'as pas aimé Ram. C'est ce que j'ai passé. Je... Ben, Généralement, j'aime pas vraiment ce que tu penses. Ah, c'est vrai es... c'est v r a i s vrai. vrai. <rire> <rire> s Je fais, fais juste un post-mortem de jusqu'à présent. Le r e n g noir, c'est pas bon. Anthène, c'est pas bon. a ï、hey, c'est pas bon. Accept, c'est pas bon. Idée, c'est pas bon. Pourri, pourri! <rire> tu restes plus grand chance de me convaincre, hein? Eh non. Non, non. Ben, Heureusement. Je suis pas là pour te convaincre, p a s e n t o u t p a s e n t o u t Non, ben, j'espère, parce que ça ne serait... t a u r a i s pas atteint ta mission. Parce que finalement, ce que tu penses de ma musique, j'en ai rien à cirer. C'est correct comme ça. C'est ça qu'il faut. Puis, j'en ai rien à serrer de toi non plus. <rire> Bref, il est 21h19. Évidemment, nous sommes dans le dernier,、euh, devrais-je dire, tiers、euh, de l'émission? Dernier Blitz. Dernier Blitz, effectivement. La semaine prochaine, e、euh, u je vous le dis rien de, je ne présage rien de spécial en ce qui me concerne. Toi, je le sais pas. Bah,、bon, j'ai des albums à présenter, là. J'imagine. <rire> J'imagine. C'est comme si ça n'avait pas <rire> pas à, à tout, là, tu s i s j C'est une belle planification, s tu trouves ça, e <rire> ça donne un bon teaser pour la semaine prochaine. Je, <rire> quoi, les, je dois avoir de quoi, quelque part. l m o i je d i s v o i r de quoi. Moi, je n i s que a i rien à、oh. présenter, <rire> Écoutez-nous. Ça vaut la peine. <rire> on va vous surprendre à toutes les semaines. Non. Personnellement, je ne crois pas avoir d'album à présenter. Ben, je dis ça, là, pis, ça tombe jamais, On sait demain, jamais,、là. on sait jamais. Ouais, je pourrais peut-être vous présenter le... immédiatement la semaine prochaine le nouveau Fear Factory qui est à sortir au mois de juin. Ah, peut-être. i r a i je l a compose pour ça avant. Là, mais... Ceux qui aiment le... la musique un peu plus alternative,、euh, avec des teintes、euh, très métalliques,、euh, essayez le nouveau Killing Joke. Qui s'appelle、ouais. 2012. Je sais pas si on va pouvoir le présenter ici à Réanimation, parce que c'est peut-être pas dans le créneau,、euh, quoi qu'on qu avait présenté l'autre. o、ouais, u i le précédent.、Ouais. Mais tu as quand même donné un 8.5 sur 10, là. C'est sûr qu'ici à Réanimation, on va se spécialiser dans le métal. On le sait, là. On se le cache pas. C'est un secret de polychinelle. À l'occasion, on bifurque un, un petit peu vers d'autres sentiers qui sont Un petit peu moins typiquement métal, donc on peut se permettre certaines、ouais. choses. Ben, tu regardes, cet album de Killing Joke, là, ressemble pas mal plus à ce qu'ils faisaient、euh, lors de leur premier album ou le deuxième album, là. OK. C'est pour ça que je disais, w o、ouais, u a i s c'est moins métal. C'est pas mal、ouais. moins métal, là. Ouais, effectivement. C'est ç Il est beaucoup moins métal que、euh, l'album、euh, Absolute Descent, mettons. OK. Moins métal que m e l a n C'est u bon aussi, j'imagine. Ah,、oh, pas mal, pas mal、ouais. moins, là. Mal que, là. Pandemonium. o u i c'est ça. o u i Mais c est, c est, ça reste agressif, ça reste. Tu sais, c'est très, très bon, là. Fait que ceux, ceux qui n'ont pas peur des, des, des, des sentiers、euh, hors nom, pitchez-vous u là-dedans, c'est un très bon album.、Là. Ben, en ce qui concerne le fait de le présenter, c'était étudié, là. On, ben, je vais on... le réécouter comme f a u t puis、euh, mm. ça passerait, ça passerait.、Là. Oui. Si on n'a pas c e s ghosts, là, d'après moi, ça, ça passe. Ah, mais là, le ras, c'est. C'est incomparable. Là. Non, c'est sûr, c'est incomparable. Parle... C'est pas écoutable. là.、Ah, c'est vrai, c'est pourri. b e n Bon, en ce qui me concerne, je vous présente l'album que je voulais vous présenter. C'est celui que j'ai retenu pour la semaine et peut-être même pour le reste du mois. Je n'en ai aucune idée. C'est la dernière parution de la formation américaine Overkill. L'album pièce... a la pièce. l étant d e Electric Age qui est paru incessamment, très incessamment sur Nuclear Blast. J'ai retenu trois pièces. Euh, les trois premières pièces de l'album qui sont respectivement Come and Get It, Electric Rattlesnake et Wish You Were Dead. Come and Get It, ça fait pas le McCartney.、Euh, Wish <rire> You Were Dead, ça fait l'antithèse、ouais, de Pink f、ouais. euh, l o y d Moi, j'ai trouvé l'album correct. J'ai pas écouté encore. Bon, j'ai donné un 7,5 sur 10.、Euh, Je trouve que c'est.、Si Ça reste du overkill. Je suis pas un fan, mais vraiment pas un fan des invétérés de overkill. Ben, j'ai pas tout, j'ai pas tout aimé ce qu'ils ont en fait. Ah, non, loin de là. Mais c'est du bon overkill. o k、okay. o k、okay, c'est du bon overkill. Donc, ça pourra, selon moi, jamais atteindre un 8.5, un 8, ou encore moins un 9, là. Okay, mais, y a pas, le facteur wow est pas là, l e facteur wow n'est pas là. o、okay. k Le facteur, o、okay, k good, il、okay. est là. T'sais. m a i s、euh, je vais être franc, je le présente. Parce que j'ai trouvé que ça valait la peine de le présenter, mais je suis pas convaincu, honnêtement, que je vais en représenter régulièrement. Parce que, ne serait-ce que l'avant-dernier Overkill, je dirais que ça fait facilement un bon huit mois, c'est pas plus que j'en ai pas passé. Donc, c'est pas nécessairement l a ban n e auquel je pense en premier quand je fais la programmation. Non, mais là, mon, ben, ben, ma programmation, parce non, que、ouais. tu fais la tienne,、là. Mais, e u c'est pas le ban n e auquel je pense en premier. Mais, q u o i q u e je pense que ça vaut la peine de le découvrir pour ceux d'entre vous autres qui n'auront pas l'intention de se le procurer ou qui n'auront pas eu la chance de l'écouter jusqu'à présent. Donc, on va、ben、se p r o u r e r a l o n s mon v e u Trois pièces, deux pièces, pièces relativement longues de six minutes quelques, une pièce normale de quatre minutes, donc pour environ un 16 minutes de bloc. Overkill, Overkill, go!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Gang de fous, vous l'écoutez. <rire> c'est-yon overkill. Ouais, c'est-yon pas fort. Ben, c'est ça, j'ai dit en préambule. Mais c'est du bon overkill. Fait que le mauvais est très mauvais. Ouais, j'imagine. Non, ben, c'est pas, c'est pas que c'est mauvais. Ça, ça, ça lève pas énormément. Ben, c'est des petites abeilles qui butinent ouais, des petites fleurs. c'est le vocal pas, qui m'énerve. C'est pas enlevant, maintenant. Ouais, le vocal m é n e r e o Voilà. e、euh, c'était les pièces suivantes. Wish You Were Dead, précédé d'Electric Rattlesnake, et en ouverture de, de blocs et d'albums. Come and Get It, tiré d a l b u m d'Electric Age, qui est paru, qui est encore chaud. Euh, et qui nuclear... risque de refroidir très vite.、Hein? Il pourrait refroidir parce que je ne pense pas que je vais le faire échauffer vraiment souvent. <rire>、euh, sur l'étiquette Nuclear Blast, honnêtement, je ne descendrai pas cet album-là parce que ça ne me donnerait rien de le faire et je n'ai pas le goût de descendre l'album,、ah. mais je ne l'encenserai pas outre mesure. Voilà qui est dit. C'est encore à toi q u i n c o m b e de terminer cette édition de r é a n i m a t i o n Eh bien, nous aurons un bloc. Euh, pour réveiller les morts,、la、réanimation, un ouais, bloc de disjonctage total. Ah, de la musique malsaine. Oui, de la musique très, très, très, très, très bizarroïde. Good. Mais bizarroïde, pas pour nous autres, pour ceux qui sont habitués d'entendre du métal conventionnel, parce que ça doit être un bloc non conventionnel.、Good. Avec tous des instruments bizarres. Des façons de s façon, s d e j o u e r tout e s bizarre s aussi. Very good. Excellent. Bon, ouais, formation hongroise, Sir Bliss, que j'ai présenté il y a de ça、euh, quelques semaines.、Mm -hmm. Avec une pièce qui s'appelle The Ballad of the Shipwrecked. C'est tiré de l'album Eternal Recurrence qui est sorti en janvier 2012 sur Candlelight Records. Faites pas le sou si vous entendez du saxophone ou des instruments bizarres, c'est normal, c'est d'Antoine.、Mm -hmm. On va entendre la formation américaine et h é i s t e On va、ouais. entendre leur petit frère d'Australie à la Room. Et si on a le temps, bien on va terminer avec、euh, s e p t i q u e Flèche, avec une excellente pièce, Pyramid God.、Mm -hmm. Alors, mm -hmm. Bien sûr.、Mmh. Ouais. Mais vous dites oui. Oui. oui, oui, oui tout à fait.、Oui. Je suis d'accord. Alors, commençons tout de suite avec c i r Bliss e Ballad of the Shipwrecked. À、Et、réanimation. c'est ça.